Bonjour, bureau de médias, j'écoute. Bonjour madame, je suis Bernard, journaliste pour L'Eau Vive. Oui, comment puis-je vous aider, monsieur? Il paraît qu'une femme a été victime de vol hier soir à Mouchard. Pourriez-vous me parler un peu plus de ce vol? Ah, je comprends. Une jeune adolescente promenait son chien hier soir. Rendue au centre-ville, deux femmes lui ont arraché son iPod et puis elles ont pris la fuite. Vraiment? L'enquête sur cette affaire est en cours. Quelle aventure! Exactement.